ومن يطع الله ورسوله فقد فاز خوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهديهج محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لذلك اليوم نبدأ الثاني Dans l'explication de la parole de l'imam Mouhammed ibn Sirin Inna hadal ilmadin Anzuru amman ta'khudu nadinako Cette religion Cette science c'est une religion hein, Cette science c'est la religion Alors vérifiez de qui vous prenez votre religion Donc ça c'est euh, le cours 18 Et puis on va dans ce cours Expliquer maintenant euh, deux ou trois des dernières derniers qui sont mentionn dans le livre du Cheikh Ahmed Basmoul, à ce sujet. Et donc, la, la, les dernières choubohades qui sont mentionnées, parmi celles-ci, il y a « Choubhatu fulana kataba l'ahu, ou koutiba l'ahu al-qabool fi al-ard. »« Fulana koutiba l'ahu al-qabool fi al-ard. »« Fulana l'ahu juhoudun wa thimaru fi al-da'wa. »« Wa aslaha Allah ala yadehi kathirin. » C'est-à-dire que parmi les shubha que les gens utilisent pour euh, faire en sorte qu'on ne critique pas certains individus, euh, il y a la shubha suivante. C'est qu'ils disent qu'un tel, Allah lui a, lui a donné la, le succès ou l'acceptation sur la terre. C'est-à-dire que sa da'wah a été euh, fructueuse et puis il a eu de l'acceptation. Et les gens ont accepté sa da'wah. Donc, il faut pas le critiquer. Hein? Et il y en a d'autres qui disent également, un tel, euh, il a des efforts et des bons fruits dans, dans la da'wah. Et Allah a fait en sorte que beaucoup de personnes soient euh, réformées par ses mains. C'est-à-dire par ses efforts. Et le chèque, il euh, explique ou il répond. Euh, ou il explique en premier la choubha, puis après il répond à cette choubha. Il dit... معنى هذه الشبهة أن الداعياء الفلاني الذي انتقده أهل العلم وبين أخطاءه على حق لأن الله كتب له المحبة في قلوب الناس وأتباعه كثيرون ولأن الناس انتفعوا بدعوته فهذا يدل على أنه على خير ولو كانت عنده أخطاء دونك سيسا Les, le chef, il le clarifie, il dit que euh, un tel, il y a une telle personne qui fait la darwa, euh, les hommes de science, l critiqué, euh, un tel, la personne qui fait la darwa, mais que les hommes de science ont critiqué, et dont ils ont clarifié les erreurs avec vérité, avec preuve, avec avec, euh, avec droit, c'est-à-dire avec justice. C'est pas, on l'a critiqué injustement, on a montré, on a montré ses erreurs. En toute justice euh, ce, ce derrière en panal a fait en sorte que yani, beaucoup de gens l'aiment il est dans le cas de beaucoup de personnes et il a beaucoup de fidèles beaucoup beaucoup de gens qui le suivent euh, et beaucoup de gens ont profité de sa saharwa donc puisque les gens ont profité de sa saharwa euh, il faut il faut pas euh, mentionner euh, ses erreurs et euh, ça prouve qu'il est une personne qui est sur le bien es kil fais et dit même s'il a des erreurs donc le cheikh il répond à ce trouba il dit premièrement al-awwal anna al-ibra bi muwafaqati al-haq la bi kafrati al-atba' aw qillatihim qala al-abbas 'ala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala unzitat wa an-nabiy wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan-nabiy wa laysa ma'ahu ahad donc le cheikh dit premièrement euh yani <coughs> qu'est-ce qui est important à, par rapport à la réponse de cette chouba Le premier point c'est que on doit pas prendre en considération euh, yani la quantité de gens qui suivent une personne ou le peu de nombre de, ou le peu de personnes qui suivent Hein, pour dire que euh, cette personne-là est correcte. Ce n'est pas la, le nombre des adeptes, ce n'est pas ça qui détermine est-ce que la personne est correcte ou non. Qu'est-ce qui est à prendre en considération C'est la vérité elle-même. Et il mentionne le hadith qui est rapporté selon Ibn Abbas, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « On m'a présenté les différentes nations au jour de la résurrection » Allah SWT lui montre les, diffé les, les différentes nations, et il, ou bien euh, a, et ça c'est un hadith, euh, je me souviens peut-être plus dans quelles circonstances on lui a présenté les différentes nations, peut-être c'est dans un rêve, ou bien peut-être c'était au jour de la résurrection, ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement, mais c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim, c'est un hadith qui est euh, « Sahih ». Et euh, ce hadith mentionne que les, nations, les différentes nations des prophètes ont été présentées euh, aux messagers, sallallahu alayhi wa sallam, aux prophètes. Et certains prophètes, parmi les prophètes, on les a vus arriver avec seulement quelques personnes, un petit nombre de personnes. Tandis qu'il y a d'autres prophètes qui sont à, sont à, se sont avancés ou se sont présentés, ils n'avaient que une ou deux personnes avec eux qui les avaient suivis. Et il y a un autre prophète même, Certains prophètes qui est venu Il y avait, il y avait personne du tout qui l'avait suivi Donc c'est pour dire que Malgré que eux ce sont des prophètes Et ce sont des gens qui sont sur la vérité Qui sont employés par Allah wa Malgré ça On voit que yani, Ils n'ont pas nécessairement eu Beaucoup d'adeptes Et ça, ça veut pas dire que leur, leur dawa était fausse Ou qu'ils n'étaient pas sur le hak Donc la vérité Euh, c'est ça qu'on doit pas en considération et non pas le nombre de personnes qui suivent euh, une personne deuxièmement le cheikh dit le ثاني ان القبول المزعوم مصطنع من اصحاب المناهج الفاسده بالالهه الاعلاميه التي يقوم في ibtida'uhuma min Allahu 'azza wa jalla qala ta'ala innal ladhina amanu wa 'amilu s-salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wuddan qala Ibn Abd al-Barr al-wudd wal mahabba donc le cheikh explique que l'acceptation prétendu C'est quelque chose qui est fabriqué, qui est, qui est, qui est arrangé en réalité. C'est arrangé de la part des gens qui suivent différents manières, qui sont incorrects, qui sont corrompus. Et c'est arrangé également par hein, le les, les médias. C'est eux qui propagent en fait la popularité hein, et la... Euh, comment on pourrait dire la renommée de ces de cet individu ou de certains individus euh, c'est pas réellement euh, le fait que les gens ont accepté sa garir ou des choses comme ça euh, c'est plutôt que la personne on, on l'a élevé et on lui donnait, on lui a donné une popularité qui n'a pas vraiment et euh, on a fait propager donc euh, Son, ses, son, son travail ou ses oeuvres par les médias ou des choses de ce genre, et c'est ce qui donne l'impression aux gens que il a beaucoup d'adeptes, ou qu'il a beaucoup de gens qui le suivent. Mais quand on parle de l'acceptation et de l'amour dans le Coran et dans la Sunnah, on parle d'un amour et d'une acceptation de la part des gens, et ça, ça vient de en premier d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le sens que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met dans le cœur des hommes l'acceptation et l'amour d'un individu, et non pas euh, quelque chose qui est fabriqué ou arrangé par les médias, hein. donc il euh, mentionne par exemple euh, le verset dans la Sourate Maryam, verset 96. Dans lequel Allah s.a.w. a dit Et ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres Allah s.a.w. Ar-Rahman va leur donner L'amour Va leur donner l'amour entre eux Donc ceux qui font des bonnes œuvres Et ceux qui croient et font des bonnes œuvres Allah va mettre l'amour entre eux Et il mentionne ensuite Il dit la parole de Abd al-Bar Dans Al-Tamhid Il dit L'amour est L'amour dont on parle ici entre les hommes c'est Allah qui euh, l'a créé c'est Allah qui l'a qui la fait débuter dans le cœur et qui l'a développe, qui, la fait, qui fait en sorte qu'elle qu'elle euh, s'agmente ensuite il dit wa qalb عز وجل لما لم متابعتها الشريعه يغرص لهم في قلوب عباده الصالحين محبة وموده وهذا امر لا بد منه ولا محيد عنه دونك الشيخ المنصوري لي paroles de l'imam Ibn Kathir dans son tafsir il explique que Allah subhanahu wa ta'ala fait insister que il de ses serviteurs qui font les bonnes oeuvres. Puis il explique les bonnes oeuvres que ce sont les actions qui plaisent à Allah qui amènent l'agrément d'Allah dans le sens que elles sont en accord avec la charia du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque les actions de cette personne sont en accord avec le Coran et la Sunna Allah sallallahu alayhi wa sallam met l'amour euh, de cette personne dans le cœur de ses serviteurs Et ça c'est une chose qui est nécessaire, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre il y a pas euh il y a d'autres possibilités, c'est c'est c'est nécessaire. Quand toi de Chafé, cette amour là, elle vient dans le cœur des serviteurs. Et il dit comme point numéro 3 pour répondre à cette chouba, عند القبول أمر غيبي لا et إلا الله, فلا يمكن الجزم به faqad yusbi an-nas faqad yusbi an-nas ala man amaluhu c'est ça le cheikh el il dit comme point numéro 3 le fait que la personne ait l'acceptation euh, yani, si c'est pour dire que l'acceptation en voulant dire que Allah accepte ses actions personne peut savoir réellement si quelque ses actions sont acceptées d'Allah ou non Parce que ça fait partie du raïd, ça fait partie de l'invisible. <coughs> tu peux voir quelqu'un en train de faire des bonnes œuvres, mais tu peux pas être certain que ces actions qu'il fait sont acceptées par Allah SWT. Parce que c'est bien possible que euh, les gens euh, font des éloges de cette personne et de ses œuvres, et que la personne euh, fasse ces actions-là avec du riyaq. Hein? avec de l'ostentation et tout donc ces actions sont pas valables donc on peut pas être certain qu'une personne, ses actions sont acceptées puisque c'est ça fait partie du rêve et le chef il mentionne à ce sujet là il dit Kama fi abi euh... <coughs> le chef il dit le chef il dit تُسعر تُسعر بهم النار توسعر بهم النار رجل استشهد ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله كلهم اثنى عليهم الناس في الدنيا وصير بهم إلى النار لأنهم مراؤم دونك الشيخ اشرح لي e euh, yani que Abu Hurayra al-Mansyur dans son hadith que il y a trois exemples que le prophète Mohammed sallam a mentionné parmi les personnes euh, qui vont être inflamment, يعني qui vont jeté dans le feu euh, au jour de la résurrection et euh, y ali, il y a parmi eux il y a un homme qui a été euh, martyrisé, c'est-à-dire un homme qui est mort martyr en apparence mais en réalité Il, il a combattu uniquement pour mon, pour se montrer Et non pas pour Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Il y a une personne qui a appris la, la science Et qui a enseigné Qui a récité le Coran Et qui l'a fait uniquement pour se faire entendre se faire voir, pour se faire remarquer Pour que les gens lui fassent des éloges Et il y a une autre catégorie C'est une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala euh, A donné beaucoup de risque beaucoup de, beaucoup de mal Beaucoup d'argent Et qui donne un sadaqah Mais qui le fait uniquement pour Que les gens disent de lui qu'il est généreux Et ainsi de suite Donc ces gens-là, les gens hein, Ces catégories-là ou ces exemples-là Les gens ont fait des éloges D'eux Mais à la fin ils, sont, ils, sont, ils ont fini en enfer Parce qu'ils n'étaient pas sincères Ils faisaient leurs oeuvres par ostentation cette hadith sahih rapporté par par par l'imam mouslimi le cheikh dit ensuite comme euh, quatrième réponse à cette chouba le 4e qu qu on qu'est-ce qu'on doit prendre en considération c'est la science de la shia euh non pas uniquement l'effet ou l'impact Euh, ou la capacité d'attirer les gens Ce pas ça qu'on doit prendre en considération Parce qu'il y a beaucoup de gens Même parfois des couffards Ils ont une, un don de, a, Ils sont capables De de bien parler Puis d'attirer les, les, les, les masses Et ça veut pas dire Qu'ils sont sur la vérité hein. Donc qu'est-ce qu'on doit prendre Qu'est-ce qu'on doit prendre en considération C'est le ilm shara'i Et le chef il mentionne les paroles de, الشيخ ابن عثيمين قال الشيخ ابن عثيمين الواجب أن تنظروا إلى العلم لأن العلم هو الأصل وأما القدرة على التأثير وعلى الدعوة فهذا باب آخر فكم من إنسان في بيزان أهل العلم يعني في علم الشريعة في علم الشريعة ولكن عنده قوة تأثير <coughs> Donc le cheikh il dit comme point numéro 4 qu'on doit prendre en considération la science de la charia et non pas seulement les effets et le cheikh dhouzaymin il a dit à ce sujet là que c'est obligatoire de regarder à la science que cette personne là possède parce que la base c'est la science En ce qui concerne la capacité euh, d'influencer les gens ou d'avoir un effet sur eux euh, donc, ou de faire de la darwa de les inviter à quelque chose donc ça c'est une autre catégorie ça n'a pas rapport avec la science quelqu'un peut savoir parler puis attirer les gens sans autant avoir de la science. Malheureusement. Donc, <coughs> Donc, le shayif, il dit, combien d'hommes, il dans la balance, selon la balance de la sharia, selon la balance de la science, ils sont ignorants, Mais ils ont une force et une capacité d'influencer puis d'avoir d'affecter les gens hein, de, les, de les influencer dans le bien ou dans le mal hein, et qui donnent des exhortations et qui parlent combien gens ils ont cette capacité là mais ce n'est pas ça qui est c'est pas ça qu'on doit prendre en considération qu'est ce qui est obligatoire pour une personne c'est qu'il ne doit pas prendre sa science de quelqu'un excepté de ceux qui sont les le, de ceux qui sont les, les hommes de science et les gens de qui on peut prendre cette science. Et ça, c'est dans son livre euh, Ensuite, le Cheikh, il voit sur les paroles du Cheikh Salih al-Fawzal. Comme vous voyez, le Cheikh euh, Ahmed Bezboul, il euh, il mentionne donc les paroles des ulama à chaque fois pour expliquer et clarifier sa position et ses, euh, ses points de vue. En ce moment, il y a beaucoup de, de gens qui il y beaucoup de gens qui critiquent le cheikh Ahmed Bazmoul justement parce que le cheikh Ahmed Bazmoul euh, il a été une réfutation la alihas alhalazi et il a clarifié les contradictions qu'il a eues avec le le Marhaj salafi. Et euh, il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à critiquer euh, Euh, she be bou et d'autres parmi les ulama aussi les machères à cause de leur clarification des erreurs de al halabi ou d'autres et euh, c'est dommage que déjà par exemple il -il, il il se laisse affecter par les sentiments souvent il se laisse affecter par les sentiments et il regardeent pas avec les, les questions et les, les, les sujets avec euh, aller avec aller euh, le fait de, de, de, de regarder les preuves et d'analyser les les arguments au lieu de ça et regarder les, les sentiments <coughs> et, et parfois qu'est ce qu'on remarque a, et qu'est ce que j'ai remarqué chez certaines personnes c'est que il y a des gens qui prennent des positions ou qui prennent des parties qui prend des parties mais pas selon les preuves ou les arguments, mais selon les regardez, selon les leurs avis selon les les les, les passions selon les hein, pas selon la science. Donc ces choses-là, il faut pas laisser les passions rentrer dans notre cœur avec ces questions-là. Faut regarder et analyser les les preuves et qu'est-ce que les ulama ont expliqué et puis on suit la vérité par la suite. Hein. Et puis, euh, yeah, allez, euh, beaucoup de gens, malheureusement, ils n'ont pas euh, toujours, euh, yeah, allez, disons, respecté ça. Malheureusement, ils respectent pas toujours ça. Yeah, Et bon, quand, quand on voit les l'erreur, il faut l'accepter, c'est tout. Hein? Et moi, Ali Hassan al-Hallabi, Al je, je l'ai connu même personnellement, je, je l'ai rencontré plusieurs fois ici au Canada, aux États-Unis et euh yani mamour chahdani donc euh, moi toujours je j'espère pour lui que Allah le guide lui fasse voir euh, le droit chemin la la la kıdance hein qu'Allah nous préserve et qu'il nous garde toujours bien guidé mais en même temps yani peu importe qu'est-ce que quelqu'un peut être qui qu'est-ce qu'il peut représenter ou qui il peut être hein, et l'amour qu'on a pu avoir pour lui si on voit qu'il qu'il contredit la vérité, ben, il faut accepter ça, et il faut yani, euh, suivre qu'est ce qui est vrai, et non pas suivre qu quelqu'un parce que yani, on l'aime seulement. Ça c'est important. Donc, euh, subhanallah, combien de gens, c'est vrai à l'époque, ils ont connu la salafia hein, à cause d'Ali Hassan al-Halabi. Et, et donc, ceux qui ont appris la salafia avec lui, aujourd'hui quand ils entendent que euh, quel, euh que maintenant on dit de lui que c'est un mubtada parce que Cheikh Rabi' et d'autres ulama ils sont maintenant ils ont clairement expliqué maintenant que il est devenu mubtada. Donc quand il y en a qui entendent ça, ils disent, ils disent mais ça moi j'ai appris la salafie avec lui comment maintenant aujourd'hui euh on, on On va dire de lui que c'est un cest à et euh, ainsi de suite, ainsi de suite, et surtout qu'il y en a qui l'ont connu personnellement, donc il y en a qui se sont attachés, qui ont fait des liens, il y en a disons qu'ils sont attachés euh, sentimentalement avec, avec lui, dans le sens qu'ils ont développé une amitié ou bien une relation avec lui. Et donc à cause de ça, ils laisse passer cette amitié-là par devant euh, les questions qui ont rapport avec l'aqida et le manhaj. C'est ça souvent qui fait que euh, les gens euh, deviennent euh, fanatiques ou bien deviennent euh, passionnels, ils veulent défendre quelqu'un à tout prix. Mais il ne faut pas voir les choses de cette manière-là, il faut se détacher de nos, de nos passions et de nos sentiments et puis regarder les choses avec le regard du Coran et de la Sunna. Hein? Et ça c'est très important. Donc le cheikh il mentionne donc les paroles وقال الشيخ صالح الفوزان كون عنده شيء من الحق فهذا لا يبرر السلاء عليه أكثر من المصلحة وبعلوم أن قاعدة الدين إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وفي معادات المبتدع ودرء مفسده ودرء ودر سدة الع الأمة ت على ما عده أو ترجح ترجح على ما عنده من مصلحةة مزعمة كانت ولو أخذنا بهذا هذاذا المبدأ لم يضل الأحد ولم يبد أحد لأن ما من مبتدع إلا وعنده شيء من الحق Donc le cheikh il explique ce point là C'est très important Cheikh Al-Fawzan il, il dit Le fait que quelqu'un euh, ait Une part de la vérité avec lui Ou il ait certains aspects de la vérité Ça ça ne justifie pas C'est pas un prétexte Ça suffit pas comme prétexte pour Faire ses éloges hein? Euh, Parce que On connaît la règle Qui dit de repousser un mal à précédent sur le fait de vouloir ramener un bienfait. Donc, tu, veux, tu, tu vois qu'il y a un bienfait, que quelqu'un, il possède bonnes, des, des bonnes choses ou bien quelques vérités, puis tu vois qu'en même temps, il a des mensonges ou des faussetés ou des contradictions. Le fait de repousser le mal est la précédence sur le fait de vouloir profiter de ce bienfait-là. Et donc, le chère, il dit, Dans le fait de, de, de repousser, de prendre en animosité les gens de Bidra, euh, c'est pour repousser un grand mal de la Ummah, par rapport à celui au sujet duquel on prétend qu'il peut avoir un bienfait quelconque, prétendu. Hein. Si jamais il y avait ce, ce bienfait-là en cette personne, et eh bien de, de repousser le mal qu'il a en lui, à cause de sa Bidra, ça a précédence. Et on doit le mettre de côté même s'il a quelques biens en lui et si on acceptait le principe de ces gens là qui disent que du moment que la personne elle a un bien en lui il faut pas la rejeter ou pas la hein, la condamner ou la repousser si on acceptait ce principe là ça veut, ça voudrait dire que on ne devrait déclarer personne comme étant égaré on devrait dire on pourrait pas dire à propos de quelqu'un qu'il est égaré On pourrait pas dire à propos de personne qu'il est innovateur ou moubtadaïa. Parce qu'il n'y a, a personne parmi les moubtadaïa excepté que il, a, il possède avec lui une partie de la vérité. C'est-à-dire que peu importe, quand on regarde les moubtadaïa, c'est vrai qu'ils ont des, des égarements. Mais c'est sûr qu'ils vont dire quand même une chose ou, ou deux ou plus qui sont vrais Donc si on se basait juste sur le fait de dire qu'ils ont quelque chose de, de bon ou de vrai... Alors, dans ce cas là on ne pourrait plus déclarer personne'égaré 1 donc on ne se base pas juste sur ça on ne regarde pas même même même les coupales il y en a qui ont du bien est ce qu'on fasse se baser sur le bien qu'ils ont pour essayer de euh, faire en sorte que on oublie leur cre et leur chique donc c'est la même chose si quelqu'un par exemple il a des biddas et des égarments et ben c'est pas parce que la personne il a quelques biens que'on va euh, oublier s'habitant, puis passer par-dessus, puis faire comme si elle n'existait pas, puis <coughs> continuer à, à, à profiter de cet individu-là. Donc, ça, c'est très important de le comprendre. Et donc, euh, comme je disais tout à l'heure, ça, c'est très important par rapport à euh, il y a des gens qui, par exemple, à un certain moment donné, ils ont euh, été dans euh, parmi ceux qui étaient euh, en train de défendre la darwa salafi euh, qui ont fait beaucoup d'efforts pour ça, puis après un moment donné, on voit on a remarqué de leur part qu il y a eu un changement hein? il y a eu un changement dans leur darwa ou dans leur manhach ou des choses comme ça et eh bien dans ce cas-là notre position envers cet individu-là elle peut pas demeurer la même elle peut pas demeurer la même Mais de toute façon, en même temps, Hamdullah, qu'est-ce qui est important aussi dans ces questions-là, c'est de retourner aux ulama et de se baser sur les paroles des ulama. Et non pas sur les paroles, il <coughs> de qu'est ce que certains peuvent dire parmi les gens qui ne sont pas nécessairement des ulama et qui, et qui veulent parfois aller plus vite que les ulama. Hein? Il y en a qui veulent prendre la place des ulama et ils veulent aller plus vite que les ulama et émettre des verdicts sur des individus. Ça, c'est pas correct. Il faut se référer au ulamat pour euh, savoir qu quelle position, quelle attitude on doit adopter envers quelqu'un. Ça, c'est important. Et euh, <coughs> il faut être sincère pour Allah. Et ça, ça veut dire que' on aime vraiment pour Allah et on déteste pour Allah. On n'aime pas parce que, juste par rapport à des des intérêts ou des choses de la doudia. On aime quelqu'un, donc on le défend dans le vrai ou dans le faux. Ça, ce n'est pas, pas correct. Le sheikh, il dit ensuite, al la cinquième réponse à cette chouba, « Aïna al-qaboul al-maz'oum wa ahl al-ilm wa l'imam yarudduna alayhim <coughs> wa yubayinuna akhta'ahum wa manhajahum al-fasid wa yuhadiruna minhum بما ظهر لهم من سوء قولهم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطعه وإنما نأخذهم الآن بما ظهر لنا من, من أعمالكم وإنما نأخذكم الآن بينا ظهر لنا من اعبلكون فمن فمن اظهر لنا خيرا امنناه وقربناه وليس الينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا ولم نبدا منه ولم نصدقه Donc le chèche explique Il dit, Où est-ce qu'elle est, est, -ce qu est cette prétendue acceptation de la part hein, de, de ces individus-là Alors que les hommes de science les réfutent Et les gens de la foi les réfutent Et ils clarifient leurs erreurs et leur manhaj qui est corrompu et ils mettent en garde contre eux à cause de ce qu'ils ont montré de ce qu'ils ont laissé apparaître du euh, mal qu'ils ont dans leurs paroles donc on voit qu'il n'y a pas d'acceptation s'ils avaient vraiment une acceptation de la part d'Allah et eh bien l'acceptation viendrait en premier de la part des hommes de science hein, de la part des ulama et non pas de et il y a de la part des injoka. <coughs> Alhamdulillah. Donc le cheikh il mentionne ici un hadith qui est euh, une parole de de Khattab qui rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Et c'est une parole de Omar qui est vraiment mashallah bénéfique et euh, qui est rempli de lumière. C'est la parole de Omar Ibn Khattab lorsqu'il a dit que à l'époque du prophète Les gens étaient, euh, étaient Jugés selon la révélation hein? Ils étaient pris on, on agissait avec eux Selon la révélation Maintenant la révélation Elle est terminée Il y en a plus Alors on prend uniquement les gens Selon ce qu'ils laissent montrer Ce, ce qu'ils laisse apparaître De leurs actions Hein Donc celui qui nous montre du bien Alors on lui fait confiance Et on le rapproche hein? Et on n'a rien à faire avec, avec ce qu'il a en lui-même de, de son intérieur C'est Allah qui va le juger pour ce qu'il a en lui C'est-à-dire que nous on juge seulement par l'apparence on juge pas euh, le cœur ou les intentions ou l'intérieur qu'est-ce qui est -ce qu y a à l'intérieur de la personne ça c'est Allah qui va s'en occuper puisque on n'a pas de révélation pour savoir qu'est-ce qui est dans le cœur des hommes mais celui qui nous montre du balle alors on va pas lui faire confiance on va pas le croire même si il nous dit que qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui c'est bon hein? Donc euh, on prend par rapport à qu'est-ce qui est apparent Et ça c'est important Et il y a beaucoup de gens de Hezbia, malheureusement, ils agissent le contraire de ça. Et lorsqu'ils voient que, par exemple, quelqu'un il est populaire, il a une popularité, euh, les gens euh, aiment son discours, que ce soit vrai ou faux ce qu'il dit, ce n'est pas grave pour eux. L'important, c'est qu'il a une popularité et les gens aiment son discours, alors ils le prennent et ils le mettent de l'avant. Même si ce qu'il dit, c'est contraire au Qur'an et à la Sunna. Si une autre personne appelle au Qur'an et à la Sunna, mais que cette personne-là est pas aimé des gens, et que cette personne-là euh, n'a pas de popularité chez les gens, alors il la rejette. Même si ce qu'il dit, c'est en accord avec le Qur'an et la Sunna. Et on a vu cette attitude-là de la part des Ikhwan et de la part de beaucoup d'autres individus parfois ils vont euh, lorsqu'ils remarquent un, un, un orateur ou un prêcheur à une popularité ils vont le mettre de lapin ils vont euh yani ils vont l'accepter et ils vont euh yani le le présenter comme étant un prêcheur islamique malgré que Qu'est-ce qu'il dit C'est totalement contraire au Qur'an et la soudan. Et regardez par exemple, le le meilleur exemple de ça, c'est, aujourd'hui on voit, surtout en Europe, en français l'exemple de Tariq Ramadan. Donc, euh, subhanallah, malgré les erreurs qu'il a faites, malgré tous les problèmes qu'il a dans son manhaj, dans sa aqidah, hein, et les contradictions qu'il a avec l'islam, malgré ça... Hein, au tout début on entendait beaucoup d'entre les roides même au début qui qui le critiquait et tout lorsqu'il a commencé à dire des choses à la télévision sur euh, sur certains sujets puis par la suite c'est comme s'il euh, il n'avait rien dit c'est comme s'il avait rien fait il continue encore à l'inviter dans leur conférence elle le laisser parler tout comme si, comme si rien n'était donc par, parmi les lesbin lesroides c'est comme ça. Lorsque quelqu'un a une popularité, peu importe qu'est ce qu'il va faire comme erreur par la suite, ce n'est pas grave. du moment que la personne elle attire les masses et les populaires, elle fait remplir les salles, elle remplit les caisses, hein, bon ça marche c'est bon. De là on passe par dessus ces contradictions à la chale n'est pas grave. Et ça, c'est dommage et ce que, que les choses soient comme ça. Donc le shaykh dit ثم ان العبره بقول اهل العلم لا كل la chose qu'on prend en considération ici c'est la parole des hommes de science et non pas la parole de n'importe qui. قال الذهبي انما العبره بقول جمهور الامه الخاليين bil wa qala ash-shaykh la yuqad bi qawlihim la 'ulama' al-talal donc le shaykh il, il explique il dit que li bab adh il dit dans son livre siyar siyar a'lam ad qu'est-ce qu'on prend en c'est c'est la parole des savants de la umma qui se sont débarrassés de la passion et de l'ignorance et qui soit euh, yani décrit qui soit qui aurait été décrits ou qui qui ont été euh qui ont comme caractéristiques la piété et la science et il mentionne également les paroles euh yani de Cheikh Al-Fouza dans son livre Euh, des, des des commentaires qu'il a fait sur Al-Muqaddimatul al al Fatwa Al-Hamawiyah il dit Cheikh Al-Fawzan les ulamas qui sont fermement enracinés dans la science c'est de eux qu'on prend la parole et c'est leur parole à eux qu'on à ce sujet là et non pas euh, les, les savants de l'égarement les jeunes bid'ah ou bien les intellectuels qui se prétendent savants ou qui prétendent connaître ou bien les ignorants ça c'est très important une autre chubha et ça c'est une chubha qu'on entend souvent c'est la chubha qu'on entend souvent en particulier chez les gens de tablir le chef il dit chubha al muslimuna jami'an ma'mouruna bitablih al li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam bal li'alli walaw ayah wa hadi ash-shubha anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam amara jami' al-umma an yaqoomu bitablihi al-nas ad-din cheikh il explique ici il dit que de leurs shubha c'est quoi c'est que disent que tous les musulmans ont été ordonnés de transmettre la dawa de l'islam aux gens parce que le prophète sallallahu a dit c'est à dire transmettez de moi même si c'est juste un seul verset euh, transmettez-le et ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih selon Abdallah de Amr <coughs> donc il dit ensuite le chef que ça, ça signifie que ces gens-là ils, ils, ils, ils utilisent ce hadith Pour dire que donc le prophète saint a ordonné à toute la huma de faire de transmettre la, la, la religion. Même si c'est pour transmettre juste un seul verset. Le chezik, il répond dans cette choubha. Il dit, cette choubha, c'est une phrase de la vérité qui est en train de se réunir. Ou en train de se réunir. Et Le Cheikh dit premièrement, pour répondre à cette choubha, il faut savoir que c'est une parole de vérité mais dans laquelle on sous-entend, on a voulu sous-entendre quelque chose de, de faux, on a voulu défendre quelque chose de faux en utilisant une, une parole de vérité. Et donc ça c'est malhonnête Il dit premièrement Il faut faire la distinction Entre le fait de trans, de transmettre La vérité Qui est dans les versets et dans les hadiths Et le fait de euh, les, donc le dit, Il faut distinguer Entre le fait de transmettre la vérité Qui est dans les, un verset de Coran Dans un hadith du prophète Ou dans une science que quelqu'un a entendu des, de, de, de, des ulamas, des hommes de science, et entre le fait de parler au sujet de la religion d'Allah sans connaissance. Comme c'est comme c'est la situation de beaucoup d'entre les ignorants et de beaucoup d'entre les gens de la passion et de les l'égardement. Donc, il faut distinguer entre ces deux choses-là. Parler, transmettre une science d'un hadith ou d'un verset d'un por'un, Ou bien des paroles derrière la bas dans ce qu'ils disent de la vérité ça c'est ça c'est correct mais qu'est ce que ces gens là font non c'est pas ça c'est pas ça qu'ils font malheureusement ils parlent de la religion sans science et ils mélangent le vrai et le faux et ils égarlent les, les gens qui après ils disent ball ça c c'est utiliser le hadith en dehors de son contexte hein وقال الشيخ صالح الفوزان هناك أمور ظاهرة بإمكان العام أن يدعو إليها مثل إقامة الصلاة والنهي عن تركها مع الجماعة والقيام على أهل البيت وأمر الأولاد بالصلاة هذه الأمور ظاهرة يعرفها العمي ويعرفها المتعلم ولكن الأمور التي تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى علم وأمور الحلال والحرام وأمور التوحيد والشرك هذه لا بد فيها من العلم هذا الشيخ الواصل الشيخ صالح الفوزات صالح الأجلبة المفيدة Il dit il, a dit, il y a des choses euh, il a dit, qui sont apparentes, qui sont connues, qui sont claires. N'importe qui est capable de d'appeler les gens à les faire. Même les gens ordinaires, communs et musulmans, il est capable de faire la da'wa à ces choses-là. Comme par exemple, d'appeler les gens à établir la salat et d'interdire aux gens d'abandonner la salat avec la jama'a et de et d'établir euh, et d'ordonner à la famille et, et aux gens qui sont à la maison de faire la salade, d'ordonner aux enfants de faire la salade. Ça ce sont des choses connues, des choses claires, des choses apparentes que tout le monde connaît et que le musulman ordinaire, euh, le commun d'entre les musulmans, est capable de les connaître aussi, comme la personne qui est éduquée est capable de les connaître aussi. Et donc... Ça c'est des choses que c'est vrai tout le monde peut euh, a, tout le monde peut faire la da'wa à ces choses-là. Et c'est pas nécessaire que quelqu'un euh dise "Non moi je vais pas appeler à ces choses-là parce que j'ai pas suffisamment de science." Non, ça tout le monde est capable d'appeler les gens à ces choses-là. <cười> Mais en ce qui concerne les choses qui nécessitent de la compréhension qui ont, qui nécessitent de la science, au sujet de, des choses qui sont halal ou haram, ou des questions qui sont reliées au tawhid et au shirk, ça, il faut absolument posséder de la science. Et ça, c'est pour les ulamas. <coughs> Le shaykh <chef> il dit ensuite, <coughs> Donc, qu'est-ce qu'on prend en considération dans la da'wah c'est que on appelle à Allah subhanahu et qu'on invite à Allah avec avec connaissance et compréhension ala basira et il dit donc que c'est pas juste c'est pas juste de dire tu vas transmettre un verset comme ça non il faut avoir de la science il faut appeler à Allah avec science et il dit wa qala cheikh la <تصفيق> وليس بلازم أن يكون بحرا في العلم نفرض أنه صار عنده علم في مسألة في مسألة الصلاة فجعل يدعو الناس إلى إتقال الصلاة وإحسانها وأدائها على حسب ما جاء في السنة لا بأس أن يدعو إلى الله تعال بهذا العلم لذلك الشيخ ثانيا Donc l'important c'est ça Qu'est-ce qu'on doit prendre en considération C'est que la personne quand elle appelle à Allah Elle appelle Allah avec connaissance Il dit que le sheikh euh, Ibn Usaymir Il dit qu'il faut absolument qu'une personne Elle ait de la compréhension et de la connaissance Au sujet de la chose à laquelle elle invite les gens Mais ce n'est pas nécessaire bien entendu Que la personne soit un dosséat de science et Il y en a qui pensent ça des fois qui pensent que si tu es pas devenu un, un grand ibad, un grand savant que y a tu peux pas parler, ou tu peux pas enseigner. Tu peux pas dans, le sens, dis, tu peux dans ce sens, tu peux pas parler ou dire à quelqu'un des choses par rapport à la religion ou faire la darwa à Allah euh, ben, si c'était le cas, il y, y a aucun y a aucun individu, يعني, y a aucun euh, étudiant allez, qui pourrait euh, faire des coups ou bien qui dit au fermer d'arwa c'est sûr que la porte est pas ouverte c'est pas n'importe comment n'importe qui mais en même temps c'est pas non plus que tu dois attendre à devenir comme ibn taybiya pour euh, faire la darwa puisque hein, ça c'est quelque chose qui est probablement pas possible à notre époque à notre époque mais comme le cheikh il clarifie il explique Il dit, supposons que quelqu'un, il a appris une question quelconque dans la science. Comme par exemple, le chapitre de la Salat, il l'a étudié, il l'a compris, et, et il le comprend bien et il le, il le connaît bien. et Il commence à inviter les gens à faire la Salat et à la faire correctement et à la faire selon qu'est ce qui est mentionné dans la Sunna. Alors, il dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème que cette personne-là invite et appelle les gens à cette science. Hein? Et ça c'est mentionné dans le livre du Cheikh Abdel Fahimine. وَصَيَهَ وَتَوْجِهَاتِ Le point à comprendre ici c'est quoi? C'est que lorsqu'une personne fait la da'wah à quelque chose, elle fait uniquement da'wah à la chose qu'elle connaît correctement et, et, et comme il faut. Et tant que la personne se limite à ce qu'elle connaît correctement et comme il faut, alors dans ce cas là, c'est correct. Mais du moment que la personne dépasse la limite et commence à parler de ce qu'elle connaît pas, alors là, la personne doit s'arrêter. Sinon, dans ce cas-là, elle commet un grand péché. Elle s'égarde du poids cheveux. Troisièmement, le chèque dit, le troisième, « La mâni'a an yuballir al-Muslim ma ta'allamahu wa ya'alamuhu ولكن لا يعني هذا ان يجعل نفسه مفتيا وعالما يفيد الناس الا ان كان اهلا لذلك donc le cheikh ahmed Bazmoul, il dit dans, comme troisième réponse à, ce, à cette question là il n'y a pas de problème qu'il n'y a rien qui empêche qu'une personne euh, transmette que le musulman transmette ce qu'il a appris ou ce qu'il connaît et qu ce qui est bien ça il y a pas de problème mais Euh, ça veut pas dire ça qu' il va se placer lui-même comme étant un out ou un savant hein, et que va commencer à profiter aux, les gens euh, dans ces choses là hein, dans les fatois et les, comme s'il se présente comme étant un savant donc excepté s'il fait partie des gens qui sont aptes et qui ont les aptitudes à faire la fatoie et des choses de ce genre ايه دونك سا سي سي important والشيخ يقول قال الشيخ ابن عثيمين الانسان مامور ان يبلغ ما علمهم من شريعه الله ولو كان قليلا ولكن يجب عليه ولكن يجب عليه ان يحذر وان يجعل نفسه مفتيا ان يحذر بان يجعل نفسه مفتيا كبيرا لأن بعض الناس إذا تكلم بموعظة ثم قام الحاضرون يسألونه صار يفتي بما هو صواب وما هو خطأ وتقول له, وتقول له نفسه إنك إذا قلت لا أدري نزلت, مرتبة نزلت مرتبتك عند الناس وهذا والله خطأ إن الإنسان إذا قال فيما لا يدري عنه أنا لا أدري fa inna manzilata uddan nas tartafi' kama 'inda manzilata Allah tartafi' donc le cheikh il explique il dit cheikh bin uthaymeen il explique dans son livre wasaya wa tawjihatat tulab al-'ilm il dit tout homme est ordonné hein et commandé par Allah de transmettre ce qu'il a appris de la charia d'Allah même si c'est peu hein Mais, qu'est-ce qui, qu qui est important et qu'est-ce qui, qu qui est obligatoire pour quelqu'un, c'est de prendre garde hein, et de faire attention de ne pas hein, se placer lui-même comme s'il était un grand moufti, hein, un grand savant. Parce que les gens, lorsque quelqu'un se lève pour faire une exhortation, puis parler devant les gens qui sont la religion, les gens qui sont là présents vont commencer à lui poser des questions. Et il risque de commencer à faire des fatwas et de répondre aux gens avec des réponses qui sont correctes ou qui sont erronées. Et en lui-même, cette personne-là, elle risque de se dire, ou bien ça se pourrait qu'elle se dise en elle-même, si je dis que je sais pas, mon, mon, mon niveau va descendre. Les gens les gens vont me regarder avec moins de respect ou moins d'importance. Donc il s'imagine qu'il est obligé de répondre pour essayer de garder le respect des gens. Et il répond avec des réponses qui sont fausses ou qui sont vraies pour garder la tête, hein, pour garder euh, pour garder son respect vis-à-vis -vis des gens. Et le chèque, et ça par Allah, je jure que c'est une erreur. Parce que lorsque quelqu'un dit à propos qu'il de, de quelque chose qu'il ne sait pas, Je ne sais pas alors dans ce cas là au contraire son degré il ne descend pas son degré il s'élève comme de même que son degré au devant euh, auprès d'Allah le s'élève aussi hein? donc il y en a qui s'imaginent que si des gens leur posent des questions sur la charia hein, et qu'il parlelent devant la, devant des, une assemblée, les gens les gens s'imaginent ah oh, si si si je je réponds pas à la question, je vais perdre la face et les gens vont s'imaginer que ça y est, j'ai pas de science, euh, je suis ignorant et tout. Et donc, il pour éviter ça, il commence à répondre n'importe comment. Et ça c'est et ça c'est une grave erreur. Et, et comme le chef il dit au contraire, si tu réponds en disant que tu sais pas, c'est là que Allah va t'élever. Hein C'est là que Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever en degré Donc c'est ça qui est important à comprendre. Et euh, le dernier point qui est mentionné comme shubha euh, dans le livre du Cheikh Ahmed Bezboul, c'est la, la dernière shubha dans le livre qui est mentionné et c'est la fin du livre en fait. Le Cheikh dit, « Shubhatu kutubul mutakaddimina jaffa »« Nususun wa ahkam wa hiya samba la tufidu shay'an » ولا سيما لا تسبح لهذا الذباب الذي كسرت فيه البعصي ويحتاج الى الرقائق ويحتاج ويحتاج الى الرقائق وغيرها اكثر بالكتب العقيده والفقه ça c'est grave ça c'est une parole comme des ulama ont expliqué que ça c'est parole de kofre c'est grave il y a des gens parmi les hisbi aujourd'hui ils ont dit cette parole là hein ils ont dit cette parole là Et on va voir qu ce que les ulama ont dit là-dessus. Cheikh, il dit ça, c'est l'archubha. Il dit les livres des anciens sont sèches. Il euh, n'y a, a que des textes, des hadiths et des versets de Il et des règles. Donc, il trouve que c'est sec. Euh, et ils euh, se sont des textes qui, qui ne parlent pas et qui ne servent à rien. En particulier, euh, qu'elles ne, qu ne sont pas euh, qu'elles ne sont pas il y a des Elles ne sont pas aptes à, à réformer à notre époque ou à être utilisées pour corriger les situations où ce n'est pas ça qui, qui doit être euh, lu à notre époque parce que dans notre époque, il y a beaucoup de péchés. Et donc, les gens ont besoin de qu'est ce qu'on qu qu appelle en arabe « al-raqaiq ».« al-raqaiq », ça veut dire les, les hadiths. Dans les livres de hadiths, vous allez voir, toujours il y a, il y a un chapitre qui s'intitule ça veut dire quoi ça veut dire il euh, ya les les, les hadifs qui euh, qui euh, touche le coeur hein, les hadiths qui touchent le coeur et qui mettent dans le coeur euh, la crainte dans la qui mettent la crainte dans le dans le coeur du croyant et qui, qui font euh, réfléchir à à l'importance de l'au-delà, et ainsi de suite. Donc, ils disent, à notre époque, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin des hadiths de raqaiq, euh, et, et des choses de ce genre, et non pas des livres de d'aqidah ou de fiqh. Hein? Donc, le sheikh, il dit, « En ce qui concerne les أن كتب السلف في العقائد والأحكام والسنة مملؤة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وبأقوال السلف ليس فيها ما يحتاج إليه الناس في هذا العصر أو ما يحل, يحل, يحل مشاكل مشاكلهم بخلاف الكتب العصرية الفكرية فهي التي يحتاج إليها شباب الصحوة Donc, le Cheikh, il dit, euh, la signification de cette Shubha, c'est que euh, il y a, euh, ils disent que, par exemple, les livres des Salafs, qui parlent de l'Aqidah, qui parlent des règles, euh, ils sont remplis de textes, de la Sharia, du Quran et de la Souda, des paroles des Salafs. Mais ce n'est pas ça que les gens ont besoin à notre époque. Ils disent que euh, ce n'est pas ça que les gens ont besoin à notre époque et ce n'est pas ça qui va résoudre leurs problèmes aujourd'hui. Contrairement aux livres contemporains, hein, les livres de, de idéologiques à notre époque, c'est ces livres-là que les jeunes, hein, de, les jeunes qu ils, ils, ils les appellent les jeunes du réveil islamique, à Sahuwa, Shabab al-Sahuwa, c'est ça qu'ils ont, ont besoin des livres idéologiques, pas des livres de et des livres de fiqh. <coughs> Le sheikh, il répond à cette shoubha qui est totalement fausse avec plusieurs arguments. Yez prima, al-awwal anna hadha al cette parole, elle est cette parole qui est sale, une parole qui ressemble à la parole déjà de l'hérésie et de l'hypocrisie. Et lorsque quelqu'un croit en cette yani euh, en ce genre de parole, alors il إلي بسيبك ستغسل لها منذ الكفر لشيخ ذو قد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا الكلام فأجام سماحته <تصفيق> هذا غلط عظيم كتب العقيدة الصحيح أنها ليست جفاء قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول فإذا كان يصف القرآن والسنة بأنها جفاء فهذا رده عن الإسلام <coughs> Donc le Cheikh Il mentionne euh, ici les paroles de Cheikh Les paroles de son éminence, le Cheikh Abdul Aziz ibn Nubaz Rahimahullah, qui a critiqué cette parole Et cette parole, c'est qui est-ce qu'il l'a dit C'est Mohamed Zain Abeddin, Sourour C'est lui qui a dit cette, cette parole-là dans son livre qui s'intitule Donc il a, il, a, il a dit que les livres de Aqidah, les livres de fiqh il y a de il y a euh, la, disons c'est des, des livres qui sont sèches il n'y a pas de hein, il n'y a pas de de vie là-dedans comme si on voulait en dire juste des textes le cliché j'ai dit cette parole là chaque de bass dit ça c'est une parole qui est complètement fausse et incorrecte il dit qu' est ce qui qu'est qu ce qui est vrai à dire c'est que les, ces livres là ils n'ont rien de, de, de sec et derrière ils n'ont pas de, de sécheresse de, de choses de ce genre parce que quand tu lis dans ces livres là qu'est ce que tu lis tu lis que Allah a dit tu lis que le messager a dit par là par la donc Si la personne qui dit cette parole-là Elle est en train de décrire le Coran et la Sunna En disant qu'il y a Al-Jafa là-dedans Qu'il euh, y a des, des textes Et que c'est sec hein, Que c'est sèche Il n'y a pas de, il y a pas de, de substance là-dedans Alors ça c'est une parole d'apostasie Quelqu'un qui dit ça Il a quitté l'Islam Et c'est une parole qui, qui est malade Une parole qui est, qui est sale Qui est mauvaise et ça c'est rapporté dans les, dans les de, euh, Al Al par, euh, le débat de page de al-ajmi al-mufida par cheikh Jamal al-Harifi ensuite le point numéro 2 anna kutub al-salaf bi shahadat ahli ابن عثيمين السؤال التالي ما نصحتكم لبعض الشباب الذين يوجهون الشباب إلى قراءة كتب المتأخرين ويتركون الكتب المتقدمين ويصفونها بأنها صماء لا تفيد شيئا ولا سيما أنها لا تصفح لهذا الزمان الذي كثرت فيه المعاصي ويحتاج إلى, ويحتاج إلى الرقائق وغيرها أكثر من كتب العقيدة والفقه فأجاب انا أخبركم عن نفسي وجدت الخير كل الخير في كلام, في كلام من سلف وتجد العلماء السابقين يتكلم أحدهم بنحو سطرين أو ثلاثة تحصل منها على خير كثير بينما المتأخرون تقرأ الصفحة والصفحتين لا تحصل على شيء فهو كالإسفنج لا يثبت أمام الحقائق وغالبها كلام طويل لا تستفيد منها إلا فائدة بقليلة وإن كانت لا لتقل من معالجة الأمور المستجدة وما يحصل في العصر الحاضر مع علم أن لا يحصل في العصر الحاضر إذا وفق الله الإنسان إلى فهم قوي Donc le Cheikh il explique, il dit euh, que les livres des Salaf, euh, si on regarde avec le témoigage des hommes de science et de foi, on voit que ce sont des livres qui euh, renferment une science, une science bénéfique et qui renforcent la foi. Et on a demandé au Cheikh de rece la question suivante à propos de justement de cette cho quel est votre conseil au sujet de certains jeunes qui orientent les gens à lire les livres euh, des des euh, penseurs euh, qui sont venus euh, dans une dans une euh, dans une période plus tardive et de laisser les livres des anciens Et ils décrivent les livres des anciens en disant que ce sont des livres qui sont euh, muets qui ne, qui ne servent à rien et ils disent que en particulier que à notre époque il y a beaucoup de péchés les gens ont besoin des raqaiq des livres qui des, des paroles qui adoucissent le cœur euh, et des choses de ce genre et ils n'ont pas des livres de fiqh ou de aqida. Donc le cheikh il répond, il dit Je vais vous dire par ma propre expérience moi-même, que j'ai trouvé que euh, tout le bien était dans la parole des salafis. Hein? Et tu vas voir que les ulama anciens, les, les ulama précédents, un d'entre eux, il pouvait euh, dire une, une, une ligne ou deux, trois lignes, deux ou trois lignes, tu vois, en deux ou trois lignes, euh, ils, ils, ils ramènent beaucoup de bien. En deux ou trois lignes, ils ramènent beaucoup de bien dans que les, les, les, les gens qui sont venus plus tard hein, les, les, comme les, les contemporains on voit que tu vas lire tu, des fois tu lis une page ou deux au complet et tu, tu n'arrives avec aucun bienfait dedans c'est comme si il il parle il parle il parle beaucoup mais il y a peu de de profit dans leurs paroles dans ce que tu vas lire dans les livres des salafs les, les, les livres des ulama anciens tu vois que à chaque dans chaque phrase il y a des choses bénéfiques. Donc il dit c'est comme c'est <coughs> euh, comme une éponge en fait. Et donc il dit tu vois devant les réalités, elles t'est pas c'est ce que ces gens-là ils disent ça ne tient pas. La plupart de ce qu'ils disent, c'est des paroles qui sont très très euh, longues, il parle beaucoup, mais je pense que avec très peu de, de, de profit ou de bienfait. Même si c'est vrai que, le chèque dit, même si sait vrai qu'il y a certaines questions contemporaines parfois, tu vois, qu'ils il, essaient de traiter de ces questions nouvelles qui se sont produites à notre époque, mais il dit, si quelqu'un a une, une compréhension forte et que il lit les paroles euh, qui sont... Euh, les paroles des salafs et, et qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran dans la Souda au sujet de, des questions qui sont contemporaines il va être capable de trouver le, la, le, le, la solution euh, dans le Coran et dans la Souda et dans les paroles des salafs il n'aura pas besoin des de livres de ces contemporains-là si euh, Allah SWT lui donne une compréhension euh, forte de la réalité des choses وذا سي بشنيه صوليف وصايا وتوجيهات لطلاب العلم الفقره 3 لت respondents على الشبهه الشيخ ذهذه المقصود بها صد الشباب عن العلم الشرعي الصحيح وعد العلماء السلفيين وتربيتهم على البلاهجه الحزبية التضليليه الفاسده وقد سئل الشيخ صالح الفوزان السؤال التالي قرأت كتابا اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لمؤلفه محمد سرور ابن الديف زين العابدين قال فيه نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيها كثير من الجفاف لأنه دصوص وأحكام ولهذا أعرض معظم الشباب عندها وزهدوا, وزهدوا بها فما هو تعليق فضيلتكم على هذا الكلام؟ فأجاب؟ هناك أناس يزهدون في تدريس العقيدة ويزهدون في كتب السلف ويزهدون في مؤلفات أئمة الإسلام ويريدون أن يصف الناس إلى مؤلفاتهم هم من الجهال ومن دعاة الضلال وهذا القائل من الضلال نسأل الله العافية فيجب أن من كتابه هذا وأن نحذر منه Donc le cheikh explique ici euh, que on a posé la question parce qu'il dit que <rire> le but de cette de ce genre de parole que les gens de Hizbiya al-Basiyad c'est de de, de de bloquer ou d'empêcher les jeunes d'acquérir la science de la charia correcte et d'empêcher les jeunes d'aller vers les ulama salafiyye et dans le but ég également de les éduquer sur les méthodologies des Hizbiya qui égarent et qui sont des fondements de corruption. Et on a posé la question au cher Salih Al-Fawzad, on lui a posé la question suivante, c'est-à-dire j'ai lu un livre qui s'intitule « Manhajul Ambiya fit da'awati ilallah » c'est-à-dire la méthodologie des prophètes dans l'invitation à Allah SWT, écrit par Mohamed Sourour, ab el-zaif, al-abidin. C'est-à-dire, Zainab Mohamed euh, Sourour, c'est celui qui est à la tête de la de la secte ou du groupe qu'on appelle as-Sourriya, les Souriyyin. Donc il a lu ce livre là écrit par cet individu puis dans son livre il dit j'ai lu dans les livres de Aqida, et j'ai vu que ils sont écrits à une autre que notre époque c'est écrit à une autre époque que la nôtre et euh, c'était <coughs> des solutions qui ne rappelaient aux problème de leur époque dans laquelle il euh, y aller aux problèmes de l'époque dans lesquelles dans laquelle ces ce livre ses livres ont été écrits tandis qu'à notre époque il y a d'autres problèmes qui ont besoin d'être régler avec d'autres solutions nouvelles des réponses nouvelles et donc euh, c'est pour ça que il dit c'est pour ça que le, le style qui est dans les livres de, de Aqida il y a beaucoup de sécheresse dedans euh, parce que ce sont des textes euh, et des règles ce sont des textes et des règles Et c'est pour ça que les jeunes se sont détournés de ces livres-là et qu'ils l'ont laissé de côté. <cười> Quel est votre commentaire au sujet de cette parole? Donc, le sheikh Al-Fawzan, il répond. Il dit, il y a des gens qui veulent éloigner les, les, les gens de l'étude de la Aqidah et qui veulent que les gens délaissent les livres des salas et qui veulent que les gens délaissent les livres des Iam de l'islam et ils veulent ramener les gens à lire leurs livre à eux hein? et à leur sembl... les livres de ces semblables parmi les ignorants et ce sont des gens quivitent à l'égardement donc cette personne qui a dit cette parole il fait partie des gens qui appellent à l'égardement nous en préserve et il est obligatoire de prendre garde hein? de ce genre de livre Hein, il faut mettre en garde contre ce genre de livre et contre cet individu-là qui l'a écrit c'est-à-dire contre Mohamed Sourour et ça c'est dans son livre euh, le Cheikh Al-Fawzan il a mentionné ça dans la question euh, 75 dans son livre <coughs> le point numéro 4 maintenant pour répondre à cette chose -là, le Cheikh il dit il <coughs> dit ودلالتهم على الكتب السلفية نصيحة وديانة قال الفضين ابن عياض من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام واحذروا الدقول على صاحب البدع فإنهم يصدون على الحق لذلك هنا لشيخ المصد سيكل كور إلى أدكي أجانب de, de s'en aller vers les livres d'idéologie comme les livres de cette proto les livres de Mohamed Pob les livres de Hassan al alqada ou les idéologies de ces gens là tous ceux qui sont reliés à la chabi aujourd'hui les livres des penseurs desro et des théoriciens des Ikhwan, hein, donc tous ces livres là là hein, ça les gens qui indiquent et qui montrent aux gens aux jeunes de se diriger vers ça C'est des gens qui ont commis une trahison. Hein. Et celui qui est, qui amène les gens vers les livres des salafs, cela ils ont donné le bon conseil. Ils, ils ont donné le bon conseil. Ils ont ramené vers la, la, la, la, le bien. Et il mentionne les paroles de l'imam al-Foudaïl ibn U'iyyad qui sont mentionnées par l'imam al-Lalakaïd dans son livre « Sharj al-Antiqad al-Sunnah » charh taqad usul al i'tiqad ahl al sunnah wal jamaa'a ilzi qala ibn Ayad al zibab parmi les salafes, dit, celui, euh, qui, qui, si quelqu'un vient à un homme et que cette que cette personne là yani aide euh, quelqu'un d'aller vers un quelqu'un vient te voir et te demande vers qui aller et toi tu lui, tu lui montres le chemin vers un innovateur vers un modéré alors tu as tu as trahi l'islam tu as trompé l'islam alors euh, il près une sieprène d'entrée euh, chez celui qui a la bid'a près des gardes d'entrée euh, vous allez vers celui qui est sur la bid'a parce que ce sont des gens qui obstruent le chemin vers la vérité ensuite وصئل الشيخ محمد بن عثيمين ما هو, ما هو قول سماحتكم في رجل ينصح الشباب السدي لقراءة كتب سيد كتب ويخص منها في ظلال القرآن ومعالم في الطريق ولماذا أعدموني دون أن ينبه على الأخطاء والطلالات الموجودة في هذه الكتب <تصفيق> Donc, la question qu'on a posée au Cheikh Ibn Ufaymin ici, on lui a posé la question, euh, Cheikh, euh, quelle est votre, la position de votre éminence euh, au sujet d'un homme qui conseille aux jeunes de lire les livres de cette Qutub et il mentionne parmi ses livres en particulier son, son livre «Fizilal al-Qur'an » et «Ma'alum fit-Tariq » et «Libad al-Damouni » Et il mentionne ces livres-là sans mentionner les erreurs et les égarments qui sont présents dans ces livres. Qu'est-ce que vous dites à propos de cette personne Le Cheikh Ibn Usaybin il a répondu en disant « Je suis dit, pour le dire, que si nous avons été égale à Dieu et à Dieu et aux Messieurs les musulmans, que nous nous avons mis à وغير التفسير فهي أبرك وأنفع وأحسن من كتب المتأخرين وأما تفسير سيد كتب رحمه الله ففيه طوام ولكن نرجو الله أن يعفو عنه فيه طوام فتفسيره الاستواء كتفسير سورة قل هو الله أحد وكذلك وصف بعض الرسل Bima la yambari en yassifahou bihi Donc le sheikh, Muhammad ibn Uthaybin, il répond à, à cette question Il dit, Barakallah au fiqh Mon opinion, c'est à ce sujet-là que Celui qui veut donner la bonne, le bon conseil Pour Allah subhanahu ta'ala, et être sincère envers Allah, envers son, son messager, envers les musulmans il doit inciter les gens à lire les livres des anciens parmi les livres de tafsir ou d'autres livres ou autres que le tafsir cest à les de, parmi les livres de tafsir ou autre que le tafsir c'est-à-dire de lire les livres des anciens parmi les ulama elles sont remplies de plus de bénédictions et ils sont plus bénéfiques et meilleurs que les livres de ceux qui viennent par la suite en ce qui concerne le tafsir de ces Qutub il y a dedans des graves erreurs hein, il, y des, il y a des malheurs dedans des choses graves et on espère qu'Allah lui pardonne, il fasse miséricorde mais il y a des graves erreurs dedans comme le fait qu'il interprète Al-Istiwa en disant que c'est Al-Haymana donc ça c'est un exemple comment il déforme le sens de Al-Istiwa euh, le, le verbe Al-Istiwa dans dans le, le Coran, à la façon des achaires, et également le fait que dans son tafsir, dans la surat, dans la surah, il a des graves erreurs dedans, il défend la croyance des soufis de Wahdatul Wujud, et de même que il décrit certains prophètes en disant à leur sujet des choses qu'on qu n'a pas le droit de dire, hein, comme par exemple, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de euh, au sujet de mosa à euh, sala comment il l'a décrit il a il a décrit avec des descriptions et allez, on n'a pas le droit de décrire un prophète par ses propos là et pour terminer le chef il a euh, fait une, euh, un résumé d'une conclusion à qu'est ce qu'il a écrit dans cette liste <coughs> il dit alhamdullah qui أحمد الله أحمد الله ربي أز وجل أشكره وأشكره أحمد الله ربي وأشكره على إنعامه علي بذعم لا تعد ولا تحصى ومن دعمه علي إعانته لي بإتمام هذه الرسالة وهذا من فضل ربي سبحانه ورب من رب كريم Donc, il, il commence en disant, dans la conclusion, hein, au sujet des, des points les plus importants, les objectifs les plus importants qui sont mentionnés dans ce livre, il dit, je, je, je donne la louange à Allah SWT, à mon Seigneur, et je le remercie pour toutes les grâces euh, qu'il a mis sur moi, parmi ces grâces qui sont innombrables euh, et incalculables. Et parmi ces différentes grâces sur moi, c'est que il m'a aidé à compléter ce livre. Et ça, ça fait partie de la grâce de mon Seigneur. C'est une grâce de la part de Seigneur qui est généreux <coughs> Il dit, « Et en fin de cette discussion, il s'agit d'une grande remarque de Donc, il dit, en terminant cette recherche, ce livre, je vais euh, y aller mentionner les points les plus importants, les points principaux dans cette recherche. Premièrement, « Ahamiyatu wa khuturatu talabil ilm bin ahlihi »« Khuturatu ahlihi bin ghayri ahlihi » Il dit l'importance et le danger de faire la quête de la science, cest à de chercher la science des gens de science. Et le danger de prendre la science de ceux qui ne sont pas les gens de science. Ou de ceux qu'on ne doit pas prendre la science d'eux. Imamatou <tousse> Muhammad ibn Sirin wa fiqhihi fin din. Imamatou Muhammad ibn Sirin wa fiqhihi fin din. Wa'idhamu menzilatihi l'ilmiya'id ahlil ilm. Deuxièmement, on a expliqué, il y a Ali, le fait que Mohamed ibn Husserid, c'est un imam dans la religion. Et que c'est une personne qui a une grande compréhension dans la religion. Et le niveau élevé qu'il possède dans la science, selon les hommes de science. Ensuite, Ensuite, موقفه ومقطوعه والثالث منها والثابت euh, والثابت منها بعد ما جاء عدد التابعين ولم تصح بهذا اللفظ مرفوعه ولا موقوفه دونك <coughs> euh, aussi le point qu'on a mentionné c'est que cette parole de l'Imam Muhammad ibn Sirin euh, qu'on a mentionné qu'on a expliqué euh, elle a été rapportée attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam attribué au sahaba et attribué au tabi'in mais qu'est-ce qui est authentique c'est qu'est-ce qui a été rapporté de la part des tabi'in et il y a rien de ça qui a été authentifié parmi les narrations qui ont été attribuées euh yani au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien aux sahaba en هذه البقوله لا هذا يدل عليها min donc euh, cette parole euh, elle a été euh, supportée par des preuves du Coran et de la Sunna et des paroles des salaf et des sahaba et de ceux qui sont venus par la suite qu'Allah soit satisfait d'eux anna hadhihi al lim تظودها كثير من الم وال ش. Cette parole fait partie de qu'est ce qu'on appelle jabirlim c'est à dire que c'est une parole courte mais qui renferme beaucoup de règles et beaucoup de significations. البqود من التقرب به إلى الله وعمل على. Donc le point qu'on recherche <mallion> <mallion> Par rapport à la science, c'est de se rapprocher avec cette science, à Allah SWT, se rapprocher d'Allah avec cette science, et de l'appliquer avec connaissance. <coughs> euh, ensuite, « حُرْمَةُ الْكَلَابْ فِي مَسَائِ الْلَلْ إِلَّا بِالْحُدَّةِ وَالْبُرْهَادِ <coughs> » L'autre point, c'est l'interdiction de L'autre point, c'est l'interdiction de parler au sujet des questions de religion, excepté si on possède une preuve euh, et une évidence. Un autre point encore Tahrimul qawl alallahi bilailm Wa wujubu qawl la a'lam liban la ya'lam L'interdiction de, de parler à propos d'Allah s.w.t. sans connaissance Et l'obligation de dire je ne sais pas pour la personne qui ne sait pas Un autre point Wujubu likhtiyar wa lintiqa lilmashaykh aladzina yultaqaqa' cest à c'est obligatoire de choisir et de trier entre les choses parmi ceux lesquels on prend la science. Un autre point, « Ahammiyatuttamiyiz baynan al-muttasandirin al-e-la'il » L'importance de faire des distinctions entre ceux qui se mettent euh, et allaient dans une position d'enseignement et qui se présentent pour enseigner l'islam. Euh, inna inna al-ulama' alladheena yutakhadhu 'anhum al al-'ilm hum al-ulabaab al-kitaab wa sunnah 'ala hadhihi salaf al-ulama min sahaba rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan de qui on doit prendre la science ce sont les ulaba du livre et de, de, du Coran et de la Sunnah et qui suivent la guidance des salaf de cette époque parmi les sahaba du messager d'Allah et de ceux qui les suivent de la meilleure façon Ensuite, and alladheena la yu'tadhu bihim al 'adam al-akhdh 'anhum ila al-jahl bil-'ilm al-shar'i, al-ibtida' fi al-din wal-fisq de qui on ne prend pas la science, ça revient à les raisons suivantes. Un, Leur ignorance de la science de la charia. 2 le fait qu'ils font des innovations dans la religion trois à cause de leur péché ou de leur désobéissance euh, ensuite il y toutes ces choses là sont équivalentes lorsqu'on parle de l'interdiction de prendre la science de ces gens-là. Donc, que ce soit d'être avec eux en leur présence, de les écouter, de les lire, de les prendre comme compagnons ou de se mélanger avec eux. Tout ça, c'est compris. Et le dernier point, « Anna ahl al-ahwa wal-bida' wal ولبسوا على العوام في دينهم وهذا وهذه عادتهم الا ان اده الا اده شبه شبههم منقوضه ومرضوده عليهم وهذا آخر ما اردت بيانه وتدوينه والحمد لله رب العالمين و هذا أخير ما أردت بيانه و تدوينه و الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبيه نمحمدين المحمدين المرسل رحمة Donc le sheikh, il termine en disant que les gens de passion, et gens de bidra, les ignorants, ils ont ramené toutes sortes de shubohat pour essayer de tromper les musulmans de commune euh, par rapport à leur religion et pour les mélanger sauf que ce sont hein, ça c'est leur habitude mais sauf que ce sont des choubouhats qui sont facilement détruites et contrées et rejetées et ça c'est euh, la fin de ce que je voulais clarifier et écrire العالمين, et paix et salut sur notre prophète euh, Muhammad, wa sallam, qui a été envoyé comme une miséricorde pour les mondes et donc on vient de terminer La risale du chef Ahmed Bazmoul à ce sujet. Et donc, Inch'Allah, on espère que maintenant, on arrive à comprendre un peu mieux et avec plus de profondeur, la parole de l'imam Mohammed ibn Sirim. Et qu'Inch'Allah, on va essayer d'appliquer ça et qu'on va prendre notre religion uniquement des hommes de science. Et ça, c'est important, surtout pour les gens qui euh, ils sont nouveaux dans l'islam ou bien sont nouveaux dans la pratique et qui veulent euh, vraiment à pratiquer et apprendre leur religion correctement. Et qui veulent prendre de la source pure. Qui veulent pas mélanger leur connaissance et leur compréhension de l'islam avec des doutes et des choubouhats et des égarements. Qui veulent prendre uniquement ce qui est clair et connu du Coran et de la Sunna et des paroles des salafs salihs. Et qui veut suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala correctement. Donc celui qui veut ça, alhamdulillah, et qui, qui s'accroche à euh, ce que les ulamas ont expliqué dans ce livre, et eh bien on voit qu'incha'Allah il aura le succès. Ça c'est très important. Donc on va s'arrêter ici, incha'Allah. Subhanahu wa bihamdik, ashadu Allah, ilaha ilaha ant, astaghfiru wa ilayhi, barak anna hufikum wa jazakum wa allahum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.